Antiges Pouillot, il nous faut aider nos voisins d'Haïti à surmonter les dégâts du séisme du 14 août 2021. Comment En confiant vos dons à Essa c a r a ï b e Ils sont sûrs d'arriver au sinistré. Essa est reconnue comme une association crédible et expérimentée. Vous pouvez adresser vos dons par chèque a l o r s e d'Esa c a r a ï b e BP 1196 97 249 Ford France Sedex. Nous avons sur place en Haïti un réseau de confiance. Nous avons déjà une liste de 150 familles de la région de l'Asile, dont les maisons ont été détruites. L'argent sera utilisé sur place pour les besoins de ces familles, permettant du même coup la relance économique locale. Visitez notre site www.essa-caraïbes.fr pour mieux nous connaître. Antiges p o u i l l o t b a y o f o s l a